commence par une histoire, un coup de cœur réciproque Petit prince rencontre sa belle pour une belle lyrique de l'époque Au début, tout va bien, les oiseaux chantent l'amour aussi On se promène main dans la main, on parle d'avenir, d'enfant possible. On se charrie, on se on s'appelle tous les quarts d'heure On apprend à se connaître, on tape des barres pendant des heures C'est plus ce que l'amour pleurant gamin et insouciant Alors on pense plus à rien, on vit juste l'instant présent Dans ces moments, on pense pas que la vie peut tourner au cauchemar On kiffe en se disant que notre couple sera pas Bien loin des embrouilles des prises de tête Pour des ouillants, de toute façon ma critiche Désormais sera lui-même Moi j'aimerais que mes enfants t'appellent maman Et te respectent. toi t'aimerais que je sois un père Aimant et architecte Je me dis parfois que l'on est jeune, que l'on est fou Et inconscient, mais avec toi je sais qu'au fond Je garde ce rêve d'être parent et Si le monde s'éteint, si l'amour fin, moi je comme moi Et Si je meurs demain, ma terre face Au chagrin, car le serai chagrin, car le est Mais, comme la vie n'est pas bien faite, les belles histoires ne durent jamais. Petite princesse, perçant l'étoile qui, au-dessus d'elle, la protégeait. Elle avance tout doucement, vers la fin de son compte de fées Et sa vie prend un triste tournant. Ce triste matin d'été, la faute à qui? Et pourquoi la mort a choisi l'emporter? Elle qui, pourtant, n'avait pas bu, elle qui voulait juste rentrer. Excès d'alcool ou d'insouciance, les conséquences désastreuses. Ce matin-là, elles étaient quatre, elle a été la moins chanceuse. Alors, lui, court, la retrouvé. Petite prince et s'est éteinte Ouais, il pleure sa dulcinée Il pleure sans s'arrêter De plus il la savait enceinte En cinq minutes il a perdu sa raison de vivre et son soleil Et il n'a même pas le temps De lui dire un dernier jour t'aime petit prince a perdu sa dulcinée A perdu sa dulcinée Et si le monde Et si l'amour monde pas fin, Moi je resterai en mort Car je serai quand même Si si l'amour Moi je resterai quand même Et si je demande à toi Il se sent seul et il n'a plus goût à la vie. Il se fout tous tout, c'est pour la gueule jusqu'à en la folie. Il ne dort plus, ne mange plus, veut juste vivre au paradis pour aux gens de celles qu'il rend heureux. Il est prêt à donner sa vie, alors il meurt à petit feu malgré le soutien de ses proches. Il se dit que désormais le monde est gris, le monde est moche. Mais petit prince garde l'espoir, l'embrasser de nouveau et rattraper le temps perdu quand il la reverra là-haut. Si le monde s'éteint, si l'amour enfin, moi je reste. Petit prince, petit prince, si je me... Na toi face au chagrin, kałszer i latę, mę. si le monde s'éteint, si l'amour moi je resterai prince, dans Et si je meurs demain, to, face au chagrin, A tous les petits princes qui ont perdu une princesse, gardez espoir pour elle, battez-vous sans cesse, ouais.